One Qibla présente comprendre le Qur'an, l'essentiel du Tafsir. Bienvenue donc à une nouvelle séance de l'étude de Sourate as -Safet. L'explication, bien le tafsir de Sourat As-Safet Toujours avec l'objectif de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Lors de notre dernière séance, on parlait de l'histoire de Nuh alayhi salam Comme Allah subhanahu wa ta'ala Nous la citons dans cette surah Et on commence à partir de l'ayat 83 Où Allah azawadal nous décrit l'histoire la plus longue ici dans cette surah Qui est l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam Alors il dit subhanahu wa ta'ala وإن من شيعته لابراهيم cela ay numéro 83 il dit subhanahu wa ta'ala que certes du nombre de ses coréligionnaires ici ça fait référence à nouh alayhi salam l'un des coréligionnaires de nouh alayhi salam parmi ses adeptes et eh bien il figurait ibrahim il y avait ibrahim alayhi salam remarquez ici le mot Qui est mentionné, qui est cité dans cette ayat, c'est Tihi. Ça peut probablement vous rappeler la Shi'a. C'est quoi le mot C'est quoi le sens ici de Shi'a dans la langue arabe Dans la langue arabe, Shi'a c'est euh, les personnes qui sont les adeptes les personnes qui suivent le même chemin d'une personne de quelqu'un d'autre alors parmi les la Shia, parmi les co-religionnaires, les adeptes de Ibrahim alayhi de alayhi salam il y avait Ibrahim alayhi salam comme ils disent ici les ulama قال que Ibrahim était sur la même religion que Nuh allahs salam, tulb kuffaretet sglamam Golija. I Mujahid ibn Jabr, allah's rämte Allah, talade, det är, är, är, är, är, är, är, är, är, är, ou bien que nous عليه assalam c'est quoi cette voie c'est quoi cette religion c'est la religion de at tawhid c'est la religion de l'islam inna dinna inda allah al c'est le fait d'appeler vers allah subhanahu wa ta'ala faire la da'wa vers allah subhanahu wa ta'ala et allah azza il décrit ici ibrahim alayhi as-salam. et il décrit le cœur de ibrahim alayhi assalam il dit subhanahu wa ta'ala id jaa rabbahu bi qalbin salim quand il va... » À son seigneur avec un cœur qui est saint, un cœur qui est pur. Ça c'est ayé numéro 84. la ayé numéro 84. Alors Allah Azza wa nous décrit ici c'est quoi Le cœur de Ibrahim Alayhi Salam. Remarquez que dans une autre dans une autre sourate Allah Azza wa Jalla nous parle aussi de l'histoire de Ibrahim Alayhi Salam et dit subhanahu wa Ta'ala yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim que la seule chose qui va sauver la personne au al de la prière auprès d'Allah Azza wa Jalla et ça utilise ici la même les, deux, les, les mêmes deux mots qalb salim c'est un cœur qui est saint » Alors on peut comprendre que Ibrahim alayhi salam, il était très c'était très important pour lui, c'est la question ainsi de al-qalb as-salim, salamat al-qalb purifier le cœur et avoir un cœur qui est sain. Salim c'est le contraire de saqim remarquez, on va voir tout à l'heure tout ça, bien sûr, ça fait, parler, ça fait partie de l'Ijaz, des miracles, de l'Qur'an que euh, toujours on, on découvre si on va toujours relire la même surah on va découvrir encore plus, plus, de, plus de choses et plus, et plus de secrets alors ici ça part de bin Salim Salim dans la langue arabe avec, avec un l'âme. Tout à l'heure on va voir un autre mot qui est Saqim avec le qaf. La seule différence c'est une seule lettre et ça veut dire le contraire. Salim c'est le contraire de malade, c'est être en bonne santé, un cœur qui est sain. Saqim c'est quelqu'un ou quelque chose de malade. On va voir tout à l'heure Inch'Allah. Mais si on se concentre sur cette ayah, on a demandé à Muhammad Ibn Sirin, l'un des grands ulémas de la sunna bien sûr. En passant à Mohamed ibn Sirin, les gens, ils parlent, euh, ils, ils connaissent Muhammad ibn Sirin pour l'interprétation des rêves. Okay? Muhammad ibn Sirin, c'est l'un des grands savants de l'islam. Et pour les grands savants de l'islam, la plus grande science, ce n'était pas l'interprétation des rêves, c'était le Qur'an et la sunna. Alors, Muhammad ibn Sirin, oui, c'était un expert dans l'interprétation des rêves, une référence, mais ce n'était pas son souci principal. Son souci principal, c'était d'enseigner aux gens le livre d'Allah Azza wa Jall, Sunna du Prophète عليه الصلاة والسلام. Alors, il dit ici, on a demandé à Muhammad ibn Sirin, c'est quoi ça le cœur salim Comment avoir un cœur qui est sain Comment savoir que le cœur il est sain Il dit Allah Allah C'est le fait de croire que Allah Azza wa Jall, il est véridique que l'heure, la fin des temps, le jour du jugement, que n'y a point de doute à propos de ce jour-là que ça va arriver et que l'azawajli yebathou il va faire renaître et ressusciter ceux qui sont dans leurs tombes croire en al-bath encore une fois la deuxième vie après la mort rappelez-vous que au début de euh, de cette sourate surat safet on a parlé ici de la question de l'bat croire en l'au-delà et ceux qui rejetaient al-bath et l'hassan euh, al basri yallay il dit c'est un cœur qui est purifié de la shirk, du monothéisme, c'est ça, du, du polythéisme, astagfirullah, du polythéisme, c'est ça, un cœur qui est sain et dans, euh, selon d'autres ulama aussi, ils ajoutent ici à chaque le doute, un cœur dans lequel il n'y a pas de doute, parce que, euh, « في قلوبهم كما لاحظه الاذ في في سوره البقره فزادهم الله مرض الدوت اي décrit comme une maladie ici une maladie des cœurs l'une des maladies les plus graves yani bil azawjal qui peut corrompre le cœur de la personne c'est avoir des doutes ça veut dire il y a pas de yaqin s'il y a pas de, de certitude Ibrahim alayhi n'était pas comme ça urwa ça c'est intéressant urwa ibn Zubayr, alayhi rahmatoullahi ta'ala cœur qui est sain Et bien il le décrit comment par le caractère, le comportement de la personne, pas seulement parce qu'il est dans le cœur mais par le caractère de la personne, il dit la yakunu la alan, celui qui fait pas la laana, c'est quoi la laana C'est le fait de trop maudire les gens. Laan, rasoulullah sallalahu alayhi wa sallam, il était pas il nous a dit que le croyant n'est pas quelqu'un de laal. Alors laan, c'est quelqu'un qui est toujours en train de maudire les gens de façon permanente, de façon récurrente. Yad billahi subhanahu Allah سبحانه وتعالى. Tyvärr och de chövot som hindrar från att föreställa sig sanningen och att göra det med honom. Så vi säger också att hjärtat som är sant, hjärtat som är rent, vad är det? Det är inte bara hjärtat som är renat från tvivel, utan också hjärtat sig qui empêche la personne de suivre la vérité et de comprendre la vérité. Remarquez ici que lorsque le cœur il est malade, ce n'est pas seulement que la personne ne pourra pas suivre la vérité en termes d'action, mais parfois ça peut arriver même à, à, à renverser ici les standards, renverser les vérités. Ça veut dire que la personne ne pourra pas comprendre quelque chose qui pourtant est évidente. Et la personne ne pourra pas voir comment est-ce que c'est tellement si évident que ça, parce que le cœur il est malade. nabillah il subhanahu wa taala. Ce n'est pas un cœur qui est qui est sain. Alors ici, il nous dit ça aussi. Si on parle de Ibrahim alayhi euh, salam, aussi le fait que son cœur soit un cœur qui est sain, ça fait référence au fait que Ibrahim alayhi salam en tant que prophète de Allah Il ne trahissait pas les gens. Il était sincère envers les gens. Et être sincère envers les gens, ça veut dire entre autres, être sincère dans la nasiha et leur dire la vérité. De ne pas tordre la vérité, de ne pas cacher la vérité. Alors c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla ici, dans la ayah juste après, il dit, subhanahu wa ta'ala, ayah numéro 85, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ Quand il dit à son père et à son peuple, Qu'est-ce que vous adorez Qu'est-ce que vous adorez Ça veut dire en dehors d'Allah Azza wa Il les a C'est adressé à son père ainsi qu'à son peuple. Il les a questionnés sur, ce, sur toutes ces divinités qu'eux adoraient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient beaucoup de pierres. De un, il leur a dit Ça veut dire où est-ce que vous amenez ça C'est quoi la choujah C'est quoi la preuve Qu'est-ce qui, qu qui vous permet d'adorer toutes ces divinités avec Allah subhanahu wa Et la deuxième question aussi, c'est ou bien la deuxième interprétation ici, c'est ce qu'on appelle un style dans la langue arabe. C'est une question qui... Quand il y a un blâme, comme lorsque quelqu'un va dire à son fils, par exemple, « Qu'est-ce que tu fais »« Qu'est-ce que tu fais ?» Parfois, on comprend par le contexte que je suis en train de te blâmer pour ce, que je pour ce que tu viens de faire. Je ne demande pas une réponse. La réponse est évidente, elle est fausse. Alors, ici, on blâme la personne par une question. Remarquons qu'Ibrahim, il s'est adressé à son peuple et avant son peuple, il s'est adressé à son père dans d'autres sourates du Coran Karim ça nous parle de l'interaction entre Ibrahim Alayhi et et son père Qu'est-ce qui est intéressant ici c'est que Ibrahim Alayhi Salam n'est pas allé loin pour inviter des gens vers l'islam avant tout il a commencé par le message le transmettre à son père Puis à son peuple ça c'est toujours la première chose la priorité c'est les personnes les plus proches que ce soit la famille ou bien l'entourage direct ou bien notre notre peuple ça veut dire les personnes auprès desquelles on se retrouve on passe le message à eux avant de passer à à d'autres à d'autres personnes alors il dit subhanahu wa ta'ala if kan ali hatan doun allahi turiduna aya numéro 86 Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous préférez adorer de fausses divinités à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot ifk dans la langue arabe qui est utilisé dans cette ayah ici, c'est le pire du du mensonge. Vous savez l'histoire de Aïcha radiyallahu euh, ta'ala anha dans la, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On connaît l'histoire de l'ifq. C'est quoi l'ifq ici? C'est le grand mensonge que les munafiquins ils ont inventé ici pour essayer d'entacher l'image de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelle l'histoire de l'ifq. Pourquoi? Parce que l'ifq c'est un mensonge qui est énorme, qui est excessif. Alors ici il dit subhanahu wa ta'ala, que Ibrahim salam leur a dit que vos alihas, vos divinités, sont des ifks, c'est du n'importe quoi, c'est du gros mensonge que vous avez inventé, et vous êtes en train de les adorer, d'adorer des fausses divinités qui sont très clairement fausses. Alors, la tasluhu ibada alors qu'en réalité, elles ne méritent pas d'être adorées avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ayat 87, il dit, subhanahu wa ta'ala, Que pensez-vous du maître des univers Que pensez-vous du seigneur de l'univers Qu Qu'est-ce Qu que vous pensez que vous va faire de vous le jour où vous allez le rencontrer, en étant des polythéistes Si vous allez venir auprès d'Allah Azzawajal alors que vous avez adoré d'autres divinités avec Allah Azzawajal, qu'est-ce que vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va faire de vous Donc là ici c'est un tachouif, tahdid. Ibrahim Salam est en train de leur rappeler la menace, la punition d'Allah Azzawajal dans l'akhirat. Iyadam billahi subhanahu wa ta'ala. Après ça Ibrahim Salam il a fait ici une ruse, un plan pour Allah subhanahu wa ta'ala pour servir la religion d'Allah Azzawajal avec une action qui est pratique, quelque chose de concret et de, euh, et de visible, de tangible. Alors, écoutez bien ça. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Ayak 88, il dit, subhanahu wa ta'ala, Puis, il jeta un regard attentif sur les étoiles. Ibrahim, alayhi salam, on peut comprendre que probablement c'était le soir, ou bien, ou bien la nuit, Ibrahim, alayhi salam, a... Visait son regard vers les étoiles. Certains ulama, ils disaient Mutafakiran", Ici pour faire un tafakkur, pour méditer sur la création d'Allah Azzawajal de 1 et de 2 pour qu'il soit distrait de eux, pour qu'il le laisse tranquille. Parce que l'histoire derrière ça, c'est quoi on va voir juste après, c'est qu'ils avaient une célébration, une grande célébration. C'était leur journée de célébration annuelle, ces mouchriquins-là. Bien sûr, c'est des mouchriquins. Alors, lors de leur célébration, il y a beaucoup d'actions, de shirk, de polythéistes, d'adorations, de fausses divinités, ainsi de suite. Alors, Ibrahim, qui était encore assez jeune, comme on le comprend ici de Siyak, du contexte de l'histoire, probablement que son père et sa famille, son peuple, il voulait le pousser à venir avec eux. Tu dois venir avec nous, c'est la journée de célébration, tu dois te préparer, bien te vêtir et ainsi de suite. Alors Ibrahim a.s. de un, pour qu'il le laisse tranquille, de deux, pour qu'il n'ait pas à partir avec eux, et de trois aussi pour qu'il prépare son plan, comme on voit le mentionner, incha'Allah a.s.w. Il a regardé vers le ciel, parfois on va dire, lui regarde, il est trop occupé, laisse-le tranquille on le sait, quelqu'un qui est facilement disponible, accessible, qui n'a rien qui, qui a l'air de, euh, de de ne rien faire présentement les gens vont euh, avoir plus de euh, seront plus ouverts à l'approcher pour lui parler, alors que si on remarque que quelqu'un a l'air d'être occupé alors parfois on va le laisser tranquille ou bien certains ulama comme Ibn Abbas le peuple de de Ibrahim alayhi salam s'intéressait beaucoup aux astres. Pourquoi les astres Parce qu'il les adorait avec Allah a.z.a. comme des sciences, il y a des pseudo-sciences plutôt si on peut les appeler ainsi, comme ce qui existe aujourd'hui, des formes d'astrologie ou autre chose, parce que c'est mentionné ici. Comme, comme on le voit. C'est mentionné ailleurs dans le Coran, dans je pense surat Al-An'am. Lorsqu'Allah Azza wa Dja nous parle que nous, euh, Ibrahim, il a regardé vers le ciel, il a, il a vu la lune, il a vu le soleil, il a vu euh, le kawqab. Donc, différents astres. Donc, on peut comprendre que dans leur culture, les astres, c'était quelque chose de très, de sacré. Donc, pour nous, les astres, c'est important. Mais pas pour adorer les astres. C'est important pour qu'on trouve la guidée lorsqu'on est perdu sur la terre et ainsi de suite, savoir connaître euh, comment naviguer les, di les directions ça, on a parlé de ça un peu au début de surat c'est important aussi parce que si on regarde vers les astres lorsque le croyant il regarde vers les astres C'est pour méditer sur la création d'Allah Azza Donc, ça n'est pas de mal en tant que tel, mais eux, ils vont peut-être penser que Ibrahim Alayhi Salam, il regarde les astres pour les adorer ou autre chose. Alors, fa'amalahum min haythu alayhi, Abbas Ta'ala anhu, pour qu'il le laisse tranquille, pour qu'il ne le blâme pas. Alors, juste après ça, fa inni saqim. Ayah numéro 89. Il a dit « Je suis malade, je suis malade » Encore une fois, parce qu'il voulait qu'ils partent avec eux vers la célébration Ibrahim a.s. ne veut pas de 1 aller célébrer el shirk Et de 2 Ibrahim a.s. il veut rester tout seul pour exécuter ses plans, ce qu'il voulait faire. Mais on va se concentrer un peu sur cette ayah ici. C'est quoi Saqim On a dit tout à l'heure, Saqim, c'est un peu le contraire de Salim. C'est une seule différence ici entre l'âme et le corps. Saqim, ça peut vouloir dire à la base malade, je suis malade. Certains ulama, ils ont traduit ça, ou bien ils ont plutôt expliqué ça. Ils ont dit, « Hey, daifun !» Il leur a dit, « Je suis faible aujourd'hui. » Ça veut dire, comment dire aujourd'hui ?« Je suis un peu fatigué. Je, je ne veux pas venir, venir avec vous. Veuillez m'excuser, mais je suis un peu, un peu fatigué. » Certains ulama, ils disent, « Non !» Il leur a dit, « Je suis saqim, je suis malade. » Certains ulama, comme Soufiane, il a dit, « Hey, ta'inun !»« Je suis, j'ai la peste. » Ibrahim, salam leur a dit, « Je suis atteint d'une peste. J'ai la peste. » Alors ici, qu'est-ce qu'ils ont fait Bien sûr, quelqu'un qui a la peste, qu'est-ce qu'on fait On le met en quarantaine, comme aujourd'hui, même pas de, de peste, mais les gens vont, vont le fuir. Alors, il leur a dit, selon ce tafsir, Allah Ta'ala, si c'est si vrai, je ne pense pas que ce tafsir, bien particulièrement, soit, soit précis, a a mais selon ce, ce tafsir, Ibrahim salam leur aurait dit que je suis malade ou bien j'ai la peste, et de ce fait, faudrait vous éloigner de moi pour qu'il le laisse pour qu'il le laisse tranquille en tant que tel en tant que tel طيب est-ce que Ibrahim alayhi salam il a dit un mensonge est-ce qu'il a dit un mensonge au au plus clair des formes du, du mensonge la réponse c'est que non nous avons dans le hadith authentique apporté par Boukhari Muslim le prophète sallalahu alayhi wasallam il dit lam Ibrahim alayhi salam illa fi azza wa jalla Il dit le prophète que Ibrahim n'a jamais dit de mensonge, à part trois fois, dans trois situations. Et deux fois parmi ces trois fois, c'était pour Allah, azawd, ce n'était même pas pour lui-même. Alors la première chose, il dit lorsqu'il a dit « inni saqim », le jour où il a dit « j'étais malade ». Ça, c'est l'histoire qui va venir maintenant, inshallah Et la deuxième fois, c'est lorsqu'il a dit « bel fa'alahu kabiruhum hadha ». Lorsqu'on lui a dit, l'histoire encore une fois va venir dans un petit instant, mais lorsque Ibrahim a détruit leurs divinités et leurs idoles, et ils ont dit « Qui a fait cela ?» Alors il leur a dit « C'est lui, c'est le, le, le plus grand de vos idoles. » Ça veut dire qu'ils avaient plusieurs pierres, Ibrahim a détruit toutes les pierres, toutes leurs divinités, à part le plus grand. Il l'a laissé, il l'a laissé exprès pour qu'ils viennent et qu'ils disent « qui a commis ce délit, qui a commis ce grand crime d'avoir détruit la chose la plus importante, la plus valorieuse que nous avons, Ibrahim salam leur a dit que c'est lui, c'est cette grosse pierre, c'est le grand dieu, le plus grand de vos dieux qui a détruit le reste des dieux. Pourquoi Parce qu'il veut leur mon montrer, leur démontrer à quel point que c'est insensé ce que eux, ils prétendent et ce qu'ils croient. Et le prophète, sallallahu alayhi wa il a mentionné lorsque Ibrahim salam il a fait référence ou bien il a pointé à sa femme qui est Sarah en disant que Riayurti elle est ma sœur l'histoire derrière ça de façon encore une fois très brève c'est qu'une fois il y avait un tyran un un Malik un grand un puissant roi qui voulait prendre Sarah, la femme de Ibrahim alayhi salam parce que elle était pleine de beauté ainsi de suite alors ici Ibrahim alayhi salam lorsque Euh, lorsqu'on lui a demandé, lorsqu'on lui a demandé, euh, c'est littéra, littéralement des pierres, pas des statues. Oui, exactement, des pierres. Nahm, on peut les appeler des pierres, nahm, nahm. Si vous pensez que des pierres, c'est plus, c'est plus, c'est plus précis. Donc, euh, c'est des pierres qui étaient adorées, nahm. Mais c'est pas des pierres, ça veut dire au sens qu'on connaît de nos jours. C'est pas c'est pas quelque chose de très simple ici une pierre qu'on va prendre de la nature et commencer à adorer. Non, c'était vraiment des des pierres vénérées, bien bien dessinées et ainsi de suite. Comme on va le voir Inch'Allah, charge d'Arzodiel lorsqu'il leur a dit maintenant. Donc on peut dire que c'est des pierres, on peut dire que c'est que c'est des statues. Je ne pense pas qu'il y a différence entre les deux. Laou Donc ce tyran il voulait prendre l'épouse de Ibrahim alayhi salam. Et quand on, quand on lui a demandé à Ibrahim al-Hussein, c'est qui cette femme Pour qu'ils ne disent pas que ça, c'est son épouse. Peut-être que à cause de cela, euh, à cause de cela, ce tyran, il va exprès enlever et prendre en otage la femme de Ibrahim al-Hussein. Ibrahim al-Hussein, il a dit quoi Il a dit :« Hia urti, ça c'est ma sœur. Ça c'est ma sœur. En réalité, c'est sa sœur, mais ça c'est sa sœur dans l'humanité et sa sœur dans dans la foi, dans l'Islam et dans l'islam.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 un véritable mensonge je sais pas vraiment ce qu'on appelle un mensonge le mensonge ici tadjawuzan c'est un peu au sens figuré que le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a appelé ça un mensonge ça veut dire si Ibrahim il a dit des mensonges dans sa vie eh bien ça serait ces trois situations qu'on vient de décrire alors qu'en réalité si on regarde plus de façon plus proche Ce n'est pas du kalb ici, ce n'est pas des mensonges, c'est plus des maarid, ce qu'on appelle ici al-maarid oufi al-kalam, les marxadesen chariyyin, diniyyin. Les maarid, c'est quoi Je ne sais pas s'il y a un mot exact pour traduire cela en français. Mais quand on fait les maarid, c'est comme un, c'est comme une moitié de mensonge. Ça veut dire, c'est, c'est un mensonge. Selon ce que l'autre, il va comprendre, si on va prendre ça, selon ce que l'autre, il m'a compris, ça serait un mensonge. Mais moi, je l'ai dit avec une autre intention, parce qu'il y a un autre sens qui est possible. Comme ici, encore une fois, lorsque Ibrahim a il a dit de sa femme, « Elle est ma sœur », qu'est-ce que l'autre va comprendre ici Qu'est-ce que l'autre L'interlocuteur, il va comprendre. « Ah, ça c'est la, la sœur d'Ibrahim, ça veut dire c'est sa sœur de sang, de famille. » C'est ça le sens apparent ici. Alors selon ce sens, ça serait un mensonge. Mais selon l'intention d'Ibrahim a.s, ce n'était pas un mensonge parce qu'il y a un deuxième sens qui est possible que, qui, que Sarah, elle est ma soeur dans l'islam ou bien elle est ma soeur dans l'humanité. Elle vient de nous et de Adam a.s. Alors la question est-ce qu'on peut utiliser ce genre de ma'arid La réponse est que non, ce n'est pas un chèque ici qui est, comme on dit, à blanc, qu'on peut se servir comme on veut, à droite et à gauche. Même les ma'arid, les ulamas, ils disent c'est interdit, sauf exception pour un objectif justifié selon la religion d'Allah comme exception en dernier recours. Som i hadeet här Inna filmaariði Laman du hatan anil kadib För fuir le mensonge För ne pas dire de mensonge Parfois comme on dit ici Si on est vraiment mal pris On est pris dans, dans un coin On n'a pas d'autre solution Pour, euh, pour vraiment avoir un maqsad shar'i, ce n'est pas pour euh, gagner 5 dollars, ce n'est pas pour faire ça, ne s'adresse pas ici au commerçant qui veut vendre son produit, va dire, je vais dire des ma'arid ici, ça c'est complètement faux ici, c'est complètement inacceptable et djma'il ulama à l'unanimité des, des savants, c'est haram, mais encore une fois maqsad un shar'i, par exemple pour sauver sa vie, pour sauver la vie de quelqu'un Pour, sa sauver sa pour se sauver par exemple d'un voleur, quelqu'un qui veut te faire du mal ou autre chose. Alors si en dernier recours, la seule, la seule issue que nous avons, c'est de dire un mensonge, mais que nous avons la possibilité de dire la moitié d'un mensonge ici, un, un mensonge un peu, un peu doux, un peu... Euh, comment on peut dire ça C'est comme un mensonge dilué ici. Encore une fois, ça s'appelle ma'arid. Alors, c'est toujours mieux d'utiliser cela que d'utiliser un... Un mensonge qui est, qui est clair et net. Nous avons un autre parallèle, un autre exemple dans l'histoire, euh, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire de la hijra, lorsqu'il a fait la hijra alayhi salat et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été intercepté. Lui et Abu Bakr était intercepté interceptés par certains des mouchriquins sur leur chemin vers la Médine. Et on le sait dans l'histoire d'un syrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était recherché. Lui et euh, Abu Bakr radiallahu ta'ala anouma lors de l'Hijra. Les mouchriquins, ils les cherchaient activement. Alors, lorsque un groupe d'hommes leur en fait face et ils ne les ont pas reconnus, ils ne savent pas que ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu ta'ala anouma. Ils ont dit, « Vous êtes d'où exactement C'est quoi vos origines Vous venez d'où Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Nahnu min ma On vient de ma'a Ma'a ça veut dire l'eau Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien pourquoi est-ce qu'il a utilisé cette expression C'est parce que pas très loin de là-bas il y avait un lieu qui s'appelait ma'a Alors c'est ça ce que ces moucherikins ils ont compris Ils ont compris que ça c'est deux voyageurs qui sortent d'une place qui s'appelle ma'a prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il leur avait dit que euh, nous on vient de Mecca Tout de suite ils vont faire le lien ici C'est les deux hommes recherchés qui ont fui la Mecque. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakr Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit nous on vient de Mecca Eux ils ont compris ah il vient du village ou bien du, du lieu qui s'appelle Mecca Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voulait dire en réalité qu'on vient de Mecca Parce que Allah nous a créés à partir de l'eau. Les êtres humains ont été créés à partir d'eau. Donc encore une fois ici, on appelle ça el-ma'arid. Alors Ibrahim alayhi salam, comme on a mentionné, sur lors certains ulama Il leur a dit je suis malade. Ça veut dire j'ai la peste. Mais je ne pense pas que Ibrahim alayhi salam il l'a dit avec cette intention. Allah ta'ala C'est certain que Ibrahim alayhi salam. Il avait une intention ici de faire le maharid en faisant référence à un sens qui est vrai. Et ce sens qui est vrai, il est utilisé par certains, par certains des ulama ici de tafsir. Comme par exemple, écoutez cela, selon, selon certains ulama, « Inni saqimun » c'est pour l'avenir. Ça veut dire « Je suis saqim » Ça veut dire un jour je serai saqim. C'est quoi ce jour On va tous être saqim un jour. Ça veut dire éventuellement soit que demain je vais avoir un virus, une maladie, n'importe va Tous on va avoir une maladie un jour. Et celui qui ne sera jamais malade. Au meilleur des cas, ça va être El ça va être la maladie de de la mort, la mort en tant que telle. Bien sûr, c'est une maladie, c'est le dernier le dernier moment, le moment de la mort, c'est une maladie. C'est pas être en santé, la personne qui qui est en santé lors des derniers instants de de sa vie en tant que telle. Donc ça c'est un sens qui est véridique. Ilni Sakiimun, ça veut dire lui il est en train de penser à l'avenir, mais eux ils vont comprendre que Ibrahim il ne se sent pas bien, il faut le laisser chez lui, il faut le laisser à la maison. Et selon certains uléma aussi inni je suis malade ça veut dire mon cœur est malade de ce que je vois du shirk que vous êtes en train de faire je suis trop malade je ne peux plus supporter cela c'est avec ce sens que ibrahim alayhi salam aurait peut-être peut-être dit cela au allah alors là il l'ont laissé tranquille takhallafa anhum il l'ont laissé derrière et ils sont partis il nous dit subhanahu wa ta'ala dans ayat 90 fatawallu anhum Ils lui tournèrent le dos et ils s'en allèrent. Ils sont partis, ils ont laissé Ibrahim salam. Ils sont partis vers leur grande célébration. On peut imaginer ici la scène. Bien sûr, ils ne veulent pas être en retard. C'est la grande célébration. Il ne faut pas perdre votre temps à discuter avec Ibrahim. Essayer de le convaincre. S'il dit qu'il est malade, c'est lui qui va rater toute cette célébration et la nourriture et ainsi de suite, la fête. Alors, il dit, wa ta'ala, « ila alihatihim faqala ala ta'koulouna. » Ayah numéro quatre vingt il dit subhanahu wa ta'ala alors faragha ila alihatihim alors il se glissa vers leur divinité et il dit ne mangez-vous pas raga raga le mot rara, c'est le fait de se diriger vers quelque chose mais de le faire de façon furtive de façon rapide et euh, non remarquée ça veut dire les gens ne t'ont pas remarqué puis suratine ouais Wartifa, c'est pour ça de nos jours demandez aux Arabes que vous connaissez ceux qui euh, ceux qui surtout ceux qui viennent du bled, comme on dit, hein, vous allez leur dire c'est quoi Raga. Eh bien, la seule réponse probablement que la majorité des personnes vont vous dire, c'est ils vont vous dire, c'est « Rara », ça veut dire « il a dribblé le ballon ». C'est ça le, le, le sens que les gens connaissent aujourd'hui, parce que les gens jouent tellement au foot, et aiment tellement le foot et regardent le foot, alors ils disent « El Mourawir ».« Mourawara », c'est le fait de dribler le ballon. Ça, c'est un sens qui est moderne, ce n'est pas le sens traditionnel. Dans la langue arabe, « El Mourawara », c'est le fait de faire quelque chose de façon rapide, Et de façon un peu non remarquée, c'est peut-être à cause de cela qu'ils ont appelé dribler Mouraouara parce que habituellement la personne qui est en face de vous n'a pas remarqué comment est-ce que le ballon est passé tellement le, le joueur il l'a fait ou bien l'athlète il l'a fait de façon qui était rapide et de façon discrète en quelque sorte. Alors Ibrahim Al salam, rapidement de façon furtive il s'est dirigé vers leur divinité. Donc là encore une fois on peut comprendre du contexte de l'histoire qu'il y avait un temple. Un salon, autre chose, qui était plein de leur divinité, qui était bien décoré, quelque chose de très important. Encore une fois, les pierres et les statues, ainsi de suite. Et Ibrahim il s'est adressé aux divinités. Lui, il le sait, mais il est en train de se moquer de leur divinité. Il a dit quoi ?« Faqala ala Ne voulez-vous voulez donc pas manger, vous ne voulez pas manger, Il s'adresse ici aux divinités. Pourquoi les ulama ils ont dit Parce qu'encore une fois, journée de célébration, qu'est-ce que son peuple ils ont fait Ils ont préparé beaucoup de bonne nourriture et ils ont laissé ça devant leur divinité. C'est un sacrifice pour se rapprocher des divinités. Mais bien sûr, qui va manger cette nourriture Ce pas les pierres, ce pas les statues, c'est le peuple, c'est les personnes, les mouchilikines eux-mêmes. Mais ils vont les laisser pour quelques heures. Pour avoir la bénédiction, selon eux, la baraka, c'est nos divinités qui vont bénir toute cette nourriture. Après ça, on va, on va la manger. Alors, Ibrahim al-islam, il est venu en leur parlant. Elle a dit, Allahoull, vous ne voulez pas manger? La ayah juste après, qui est ayah numéro 92, malakum la Qu'avez-vous à ne pas parler Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas Vous ne me répondez pas, il n'y a pas de réponse. J'essaie de vous parler, de communiquer avec, avec vous, si vous, vous êtes des alihi, ainsi de suite. Et vous ne parlez pas parce qu'en réalité, vous êtes quoi Vous n'êtes que, que des objets. Jamad, vous êtes des, qui, des, des objets qui ne s'expriment pas, qui ne parlent pas. La tatakallam, la ala sahibihah. Alors, est-ce que c'est concevable Est-ce que c'est logique que des statues des pierres comme cela qu'on les adore, qu'on les invoque, alors qu'ils ne peuvent même pas nous parler, communiquer avec nous. Bien sûr, c'est complètement, complètement inconcevable. Aya numéro 93, il dit subhanahu wa ta'ala, farara alayhim dorban yamin, Puis il se mit furtivement, encore une fois, de façon soudaine, de façon furtive, encore une fois, c'est le même verbe ici qui est utilisé. Raga, ça veut dire il a fait de façon rapide, de façon discrète et de façon furtive. D'orben, Billyamine, il a commencé à les frapper. Billyamine. ...avec sa main droite, avec sa main droite, rappelez-vous, on a parlé un peu de ça... ...au début de surat Safed, on a parlé aussi du mot yamin et des différents sens que ça peut prendre. Ça se répète encore dans cette ayah la ayah 93 et on avait dit que parmi les sens de l'yamin, la droite, c'est le côté le plus fort pour la majorité des êtres humains, bien sûr... Encore une fois, même les, les athlètes qui font la boxe et tout, pour la majorité, leur, point, leur coup de poing le plus fort, il est fait avec la main droite. Et c'est pour ça ici que Ibrahim, a. il a commencé à leur donner, à les frapper avec des coups de poing comme ça, avec sa main droite. Et il les a, il les a détruits. Il a détruit toutes les divinités, les statues et les pierres et ainsi de suite des musulmains de son peuple, à part bien sûr le plus grand, il l'a laissé parce que tout ça bien sûr c'est une histoire que Ibrahim Al Salam il a construit, il a tout un plan ici, toute une ruse comment présenter le shirk et que le shirk c'est quelque chose d'inconcevable comment présenter cela à à son peuple et euh, il dit subhanahu wa taala farah alayhim dar bin Bilalim en passant selon certains uléma aussi un assez ici minoritaire c'est que Uh, Bil-yamin ici ce n'est pas la droite c'est le yamin, le yamin qui est le qasem, le serment ça veut dire il les a frappés, il les a frappés par son serment ça veut dire à cause de son serment c'est quel serment c'est un serment qu'il a fait auparavant Ibrahim alayhi salam qui est mentionné pas dans le surat dans d'autres ayats il dit subhan subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam il a dit wa tallahi par Allah je vais faire du mal à vos pierres et à vos statues à vos divinités Donc, c'est comme si Ibrahim alayhi salam, il a juré par Allah qu'il va le faire alors là c'est maintenant le temps de le concrétiser il a frappé leur divinité à cause de son yamin de son, de son serment ayah numéro 94 il dit subhanahu wa les gens sont venus vers lui en courant, parce qu'ils ont entendu parler, quelqu'un probablement a remarqué que toutes nos divinités ont été écrasées, détruites, quelqu'un peut-être est revenu pour assurer la sécurité, pour faire des vérifications, et là, bien sûr, tout le monde commence à se poser cette question-là, qui a fait cela man följa här båda i Allahs, han är en av de villiga. Kom du att sätta äkta motsatsen till Quran al-Karim? Man följa här båda i Allahs, han är en av de villiga. Så det är en villig. Det är en villig. Det Ibrahim, les mains vont se pointer, les doigts vont se pointer vers un fatah, un jeune homme. Donc ça c'est dans le Coran, Ibrahim alayhi salam était encore jeune lors de cette histoire. On a entendu un jeune homme qui en parlait, qui parlait de ses divinités et il s'appelle, il s'appelle Ibrahim, donc là bien sûr c'est la première personne qui est, Sous le soupçon surtout qu'il disait qu'il était malade, il ne voulait pas venir avec nous. C'est la personne principale qui était derrière. Alors il dit, subhanahu wa taala, faaqbalu ilayhi yazifun ayat 94. Ils sont venus en courant vers Ibrahim alayhi as pour le blâmer, pour le questionner, pour l'interroger et éventuellement pour le Pour le punir, remarquant ici comment scholar Azadji dit, Yazifuna. ils sont venus en courant. C'est quelque chose de grave, quelque chose de très sérieux qui vient de ce qui vient de ce qui vient de se passer. Alors, on commence avec le prochain bloc ici 84 euh, 95 jusqu'à 101. Il dit, subhanahu wa taala, qu'Allah a ta ma tanhituna. Ibrahim, allahou lillah, n'avait aucunement peur de eux et n'a pas renié le fait que c'est lui qui a détruit leur divinité. Il a utilisé ça comme une occasion pour faire la da'wa, pour leur, manquer, leur marquer, ou bien leur faire remarquer à quel point est-ce que leur shirk était inconcevable, était illogique. Il leur a dit, allah la wadjil hijad, je faire un débat ici, par la raison, par l'aql. Est-ce que vous adorez avec Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce que vous associez avec Allah subhanahu wa ta'ala Des fausses divinités. Que vous adoriez des statues que vous sculptez vous-même. Est-ce que c'est logique C'est quelque chose que vous allez sculpter vous-même. Normalement, ce qui est logique, c'est d'adorer Asana, d'adorer le Créateur, celui qui nous a créés de créer quelque chose puis de l'adorer. Alors vous sculptez des choses, vous préparez des choses qui viennent de vous. Vous êtes à la vous êtes la source de ces choses-là, de ces pierres, de ces statues et après cela, vous allez les adorer. Alors comment est-ce que ça c'est logique, Yohannas Ô mon peuple, vous devez C'est vous qui êtes coupable, c'est pas moi. Le mal il vient de vous, il vient pas de moi. Moi je ne fais que le bien en tant que tel. Il dit sur Khanawatah ayat numéro 96 Wallahu khalaqakum wa ma alors que c'est Allah azawajal qui vous a créé vous et ce que vous façonnez. Allah azawajal vous a créé vous et ce que vous façonnez. Ici ça veut dire Allah azawajal. Regardez, il y a deux, il y a deux raisons ici pourquoi est-ce que c'est faux, c'est inconcevable leur shirk Première chose, c'est que Allah donne halakakum. C'est Allah qui vous a créé. De ce fait, il faut adorer le Créateur, pas les statues. C'est pas les statues qui vous ont créé. Première chose. Deuxième chose, wa ma Allah, il a créé ce que vous faites. C'est quoi ce que vous faites? Selon un tafsir ici, wa amalakum. Ça veut dire Allah il vous a créé vous et Allah a créé vos actions. Kalku Afaali l'ibad. Imam al Bukhari, alayhi rahmatullahi ta'ala, il, il a écrit en livre. Ce pas Sahih al-Bukhari. C'est un livre spécial qui s'appelle Afaali l'ibad. Kalku Imam Bukhari n'a pas seulement Sahih al-Bukhari. Il a d'autres livres comme El-Tariq al-Akbar, comme El-Adab al-Mufrad, comme Kalku Afaali l'ibad. Le fait que ce qu'on connaisse c'est Bukhari, Sahih al-Bukhari, ça ne veut pas dire que c'est le seul livre. Alors parfois on va dire Imam Bukhari l'a rapporté mais on va dire, dans tes livres. Alors, il ne faut pas se tromper pour dire si est rapporté par boukhari ça veut dire boukhari Muslim, c'est un livre, un hadith qui est authentique. Ce qui est dans d'autres livres de boukhari ça peut être faible. Son livre qu'il a, euh, qu a mis comme un livre exclusif des hadiths sahih, des hadiths authentiques. C'est le fameux sahih al boukhari Je me rappelle une fois que j'avais acheté, euh, d'un masjid, j'avais acheté un livre d'Imam boukhari qui s'appelle... L'adab al-Mufrad remonte à plusieurs années cette histoire. histoire un peu euh, un peu drôle et intéressante ici. Alors c'est euh, un livre très connu d'Imam Bukhari qui s'appelle Kitab al-Adab al-Mufrad. Je l'ai acheté et je suis sorti du masjid. J'avais le livre euh, entre mes mains. Je suis rentré dans le bus et j'ai commencé à consulter rapidement le livre. Alors il y avait un frère qui était assis devant moi que je ne connais pas. Et il me voit bien sûr lire, lire un livre en arabe. Il me dit « Assalamu alaykum Je wa alaykum salam wa rahmatullah ». Il m'a dit « C'est quoi ce livre ?» J'ai dit « Ça c'est un livre ». Uh, Adab al-Mufraad av Imam Bukhari. Jag sa att det inte är Sahih al-Bukhari. Det är en annan liv som heter Adab al-Mufraad. Jag sa att det är att de säger du n'importe quoi. Det är bara marketing, det är samma liv. Men de har bara förändrat den. Jag sa att Taim, om du vill det så är så al är Donc ici on a Kitab inte Ibad någon anledning Ibad vara förtroende qui s'appelle Det är Ibad så att Bukhari Dans lequel il nous att vara förtroende för Allah. Det är inte så att vi inte har någon anledning att vara förtroende för Allah. Det är inte Wa att Allah. Det är inte så att vi Chaque har Allah. il är créé så att vi inte har någon Allah. Allah Azza wa Jal khalaqakoum wa ma ta'amaloun C'est pour ça ici dans l'Aqidah de Ahlul Sunna Wal Jama'a On croit que Allah Azza wa Jal nous a créé nous Ça veut dire nos êtres, nos corps Mais aussi Allah Azza wa Jal Il a créé nos actions Allah Azza wa Jal khalaqa afaala Al-ibad subhanahu wa ta'ala Et ce hadith il, a, il est authentifié par l'imam Ibn Hajar Dans Fath al-Bari Donc encore une fois Wallahu khalaqakoum wa ma ta'amaloun Soit que Allah vous a créé vous Et vos actions Ou un matéralou, l'action de façonner. Ou bien Allah il vous a créé et il a créé ce que vous avez façonné. Ça veut dire les pierres et les statues. Même ces pierres et ces statues, c'est quoi Ça, ça vient d'Allah Azza wa c'est lui le créateur. Ce n'est pas lui qui les a fait descendre, subhanahu wa ta'ala, comme ça, sous cette forme pour qu'ils soient adorés. Mais c'est lui qui a créé les pierres, l'argile à partir desquelles les gens créent des statues. Et même le fait de créer les statues, le faible en tant que tel, l'action, eh elle est créée par Allah Azza wa tout comme le reste de nos, de nos actions. Et de ce fait, c'est complètement Inconcevable de laisser Allah Azza wa qui est le Créateur, Rabbul Aalamin, et d'aller adorer des créatures comme ça faibles qui ne peuvent même pas répondre ou se défendre ou s'adresser. Alors, c'était quoi leur réponse Est-ce qu'ils avaient une réponse logique Est-ce qu'ils ont utilisé ici la logique, la preuve pour répondre à Ibrahim, Ali sallam Non, il dit, Subhanahu wa Taala. La ayah numéro 97 et ils disent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Ils ont voulu détruire ou bien punir plutôt Ibrahim en lui dressant un bûcher pour le livrer aux flammes, ils veulent brûler. (alayhi salam). encore une fois, on peut voir ici que leur colère était énorme. Tellement ils étaient attachés à leur divinité. Et ça, c'est toujours, toujours, toujours la méthode des tyrans et des injustes et des égarés et des mouchilikines et des kafirines lorsqu'ils ont la force. C'est que lorsqu'ils sont incapables de défendre la vérité par la force de la raison, ils ont recours à quoi à la raison et à la preuve de la force. Donc, on passe ici de la force de la preuve. Lorsqu'ils sont défaits parce qu'ils n'ont pas la force de la preuve, ils passent à « hudjatou al-kouwa », la preuve de la force. Ici, ça veut dire la punition et, euh, et la terreur et, et ainsi de suite. Et ils veulent jeter Ibrahim alayhi salam au fond de cette fournaise. Est-ce que Azza wa va laisser Ibrahim alayhi salam à lui-même « impossible aya numero 98 il dit subhanahu wa ta'ala faradu bihi kaydan faj'alnahum al-asfalin il lui jouer un mauvais tour mais ce sont eux que nous avons mis à bas allah azza wa jalla il les a humiliés ils ont voulu humilié Ibrahim alayhi salam ils ont voulu le punir et lui faire du mal alors qu'est-ce que Allah a il a fait Allah azza wa il a protégé Ibrahim alayhi salam contre les feux de l'enfer subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il a fait comme dans comme comme les comme c'est mentionné dans d'autres ayats de Al-Quran Al-Karim Que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Yana ala Ibrahim. Allah azawajal il a fait du feu une source de fraîcheur et de protection et de paix et de salut pour Ibrahim alayhi salam Et de ce fait eux ils ont probablement pensé qu'Ibrahim qu'il était brûlé, qu'Ibrahim était terminé Alors qu'en réalité ce n'était pas le cas, il était sain et sauf Allah azawajal il l'a sauvé Pour finir, ici, nous avons l'ayah numéro 99. « Et il dit, moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. »« Je vais partir vers mon Seigneur. » Ça veut dire maintenant, ça ne sert à rien de rester avec ce peuple. C'est un peuple qui ne veut pas accepter la vérité. C'est un peuple qui se tient au shirk 'iyada billahi subhanahu wa ta'ala c'est un peuple qui me veut du mal qui veut me punir et ainsi de suite j'ai fait mon devoir auprès d'allah azza envers ce peuple et là qu'est-ce que je dois faire je vais faire la hijra vers allah subhanahu wa ta'ala ahjuru dar al wa ila une fois qu'il est sorti du feu il a dit je vais faire la hijra fuir cette terre de kufr et de shirk billahi azza et jal ya Une autre terre dans laquelle je peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala Et continuer d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala C'est Allah azza wa jal qui va me guider Subhanahu wa ta'ala qui va me guider vers le droit chemin qui va me guider vers ce qui est meilleur que moi. Et ça, c'est toujours le cas pour le « Mouhajir Fisabilillahi » C'est celui qui fait « Hijra Fisabilillahi » comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et le « Mouhajir Fisabilillahi »« Yajid fil ardi »« Mouraghaman kathiran »« Wasa'a » azza wa il le guidera vers un lieu qui est meilleur si son intention c'était de protéger sa foi et de fuir encore une fois « Al-Kufr » ou bien le mal de al kafirin ou, ou autre chose. Et là où est ce que Ibrahim alayhi salam il est parti il est parti vers la terre du Levant Ardo, -shami, al shami al-mubarakah la terre du Levant Ayah numéro 100 il dit subhanahu subhan wa ta'ala que Ibrahim alayhi salam il a dit rabbi habli min al-salihin oh Allah oh mon seigneur fais moi d'une d'une progéniture d'entre les vertueux d'une descendance qu'Allah m'accorde une vertueuse euh, postérité ou bien descendance. Ça veut dire ici al walad. Ibrahim alayhi salam, une fois qu'il est arrivé dans la terre sacrée ici de Hacham il a la bonne terre ici, là où il peut faire, euh, là où il peut éduquer et fonder une famille. Là il a demandé à Allah azza wa jalla de lui accorder une descendance, des enfants qui seraient vertueux qui craignent Allah qui ont un bon comportement et ainsi de suite De un, parce qu'on peut comprendre qu'Ibrahim il n'est plus si jeune que cela donc il a ce besoin de fonder sa famille et de deux aussi comme les ulama ils disent il a laissé derrière lui sa famille, son peuple, sa ashira des gens qui lui désobéissaient alors il demande à Allah de lui accorder une nouvelle famille un meilleur entourage des gens qui vont lui obéir, qui vont suivre le chemin de la vérité. Il dit Subhanahu wa Ta'ala Aya numéro 101, la dernière Aya pour cette séance, il dit Subhanahu wa Ta'ala Fabeshar bi Biroulemin Halim. On lui a accordé la bonne annonce d'un garçon qui est Langanim, qui est Halimun. On lui a annoncé... Que son foyer serait égayé par la naissance d'un garçon plein de sagesse. Alors ici, il y a deux bâchaher. Première bouchera, c'est que Lazudai lui a accordé un roulème, un jeune homme. Tu vas voir un jeune homme, un jeune enfant qui sera bientôt né. Et de deux, ce sera un enfant qui est plein de hilm. Al hilm ici, c'est quoi? Al hilm, c'est une forme de sagesse, c'est le bon comportement, c'est le fait de faire preuve de de patience face aux difficultés, face au mal des autres, de pardonner, et ainsi de suite. Alors ici les ulama, ils disent « Seulement dans cette ayah il y a plusieurs bachaires, comme on a mentionné, plusieurs bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de la venue de cet enfant, la venue prochaine. Deuxième nouvelle, c'est que cet enfant-là sera un don, quelque chose de bien, quelque chose de noble, un bon comportement. Ce ne sera pas un enfant avec un mauvais comportement qui va devenir un problème plus tard lorsqu'il va grandir. » Et la troisième chose ici, c'est que cet enfant-là, eh bien, il va vivre longtemps, il va grandir, comme certains ulama ils ont déduit de cette ayah, ici, halim. le fait qu'il soit décrit comme étant halim, on ne dit pas d'un enfant de deux ans qu'il est halim, halim c'est un jeune homme quand même, quelqu'un qui a atteint un certain âge de maturité, et de ce fait que ton enfant, il va grandir, parce que bien sûr, lorsque les gens aiment avoir des enfants, ils espèrent aussi que leurs enfants, ils vont grandir, ils ne vont pas quitter ce monde très très très très jeune alors ça c'est une bouche d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est cet enfant et eh bien c'est l'enfant que Allah azza wa jalla il va nous citer juste après cela qui est euh, dans les ayats qu'on va couvrir lors de notre prochaine séance inchallah azza wa jalla c'est az c'est l'enfant qui Euh, a fallu être sacrifié par Ibrahim alayhi salam par l'ordre de Allah a. ça se relie à bien sûr les rituels qu'on fait actuellement pour Salat, euh, pour al euh, Adha le fait de sacrifier Le sacrifier à un mouton, comme l'histoire, mais on va la couvrir lors de notre prochaine séance très très euh, avec les détails, inshallah, Azod et les leçons tirées de cela. Par contre, ici, un point qu'on voulait mentionner, c'est que comme vous le savez, cet enfant, c'est qui C'est Isma Ismail al l'enfant d'Ibrahim Al-Eshelam qui, qui est mentionné ici à partir de la AIA 101. C'est Ismaël, alayhi as prophète Ismaël, qui est le père de notre prophète Muhammad, alayhi salatou salam, et comme nous dit Imam Ibn Kathir, alayhi rahmatullahi taala, qui est l'enfant le, aîné de tous les enfants de Ibrahim, alayhi salam, à l'unanimité des musulmans ainsi que des gens du livre ça veut dire les juifs et les chrétiens sont d'accord que l'enfant aîné de Ibrahim alayhi salam c'est Ismaïl alayhi salam que ça ça fait l'unanimité d'un point de vue historique. Après ça la divergence c'est quoi c'est euh, qui était l'enfant qui a fallu être sacrifié qui était le sacrifice ici le zabih de Ibrahim alayhi salam. Ahlul Kitabain les juifs et les chrétiens ils disent que c'est Isaac, c'est Isaac le prophète Isaac Ce qui est connu chez les musulmans, c'est que c'est Ismaïl alayhi as Par contre, j'aimerais mentionner ici, je ne veux pas aller dans les détails parce que ça va nous prendre très très longtemps, les personnes intéressées, surtout les personnes qui lisent l'arabe, vous pouvez revenir, inshallah. Tafsir de Sourat Safet, euh, dans ce bloc de d'ayats, Tafsir ibn Kathir, il, a, il en a parlé de façon abondante, abondante avec les références et les citations et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a parmi les ulama de salaf, incluant les sahabas, certains des anhum certains qui disaient que le dhabih c'était Ishaq, que c'était pas Ismail, que c'était Ishaq alayhi un autre prophète d'Allah Azzawajal, un autre des enfants d'Ibrahim salam Donc, ça, il faut le savoir qu'il y a eu cette divergence parmi les, parmi les salafs, mais bien sûr, la bonne opinion, l'opinion qui se tient le plus, l'opinion qui y va le plus avec Assyiaq, avec le contexte des ayats, comme on va le couvrir lors de notre prochaine séance, c'est que le dhabir, c'était Ismail salam C'est pour ça que l'histoire ici du sacrifice Elle s'est déroulée pas au champ, pas au Levant, là où se trouvait Israël, mais plutôt à la Mecque. Et à la Mecque, il y avait qui Il y avait Ismaïl, Ishaq n'est pas parti à la Mecque, c'est Ismaïl, Israël qui était à la Mecque. Et C'est pour ça que après ça, Allah Azawajal bien sûr, il a donné comme alternative à Ibrahim un mouton on va le voir la, la prochaine séance et ce ce mouton là, et eh bien ces cornes existaient et étaient attachées à l'intérieur du Kaaba jusqu'au temps du prophète Muhammad et jusqu'au temps de Tabirine si je me rappelle bien après ça, lors d'un incendie ces cornes là sont, sont disparues et n'ont plus, plus été retrouvées, donc en bref ici l'histoire ici du sacrifice ça parle d'Ismail a.s, même si certains des bas certains des ulemas ici de Salaf radiyallahu ta'ala anhum ils ont dit que c'était Ishaq alayhi salam, mais en gros pour nous c'est pas, pas une grande question c'est pas la fin du monde ici tant que ce n'est pas récupéré ici de façon politique de, de nos jours il y a certains qui essaient de récupérer ça de façon politique pour justifier euh, l'état voyou de israël et ainsi de suite tant que c'est pas utilisé pour des fins politiques comme ça pour des mauvaises fins pour nous à la fin que ce soit Ishaq Kanske det är Ismail Les deux sont des nobles prophètes d'Allah Azawajal. C'est des enfants de Ibrahim Alayhi Salam. La seule raison qui nous pousse ici à choisir que c'est Ismaïl, c'est parce que c'est les textes qui indiquent que c'est À c'est une question aussi de tardir selon les textes, pas selon notre souhait, On n'aurait pas de problème si dans l'histoire ça disait que Abubir c'était Ishar et c'était pas Ismaïl. Ishaq aussi c'est l'un des prophètes d'Allah Azawajal. Il des nobles prophètes d'Allah Azawajal. est l'un des enfants de Ibrahim Alayhi Salam. Inch'Allah on va se contenter de cela lors de notre prochaine séance on va commencer à partir de la ayah numéro 102 avec le reste de l'histoire de Ibrahim alayhi ta'ala a'la wa a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi donc pour finir pour aujourd'hui est-ce qu'il y a des questions on va prendre inchallah attendez je vais arrêter ça S'il y a des questions, Inch'Allah, encore une fois, pour les questions, soit vous pouvez écrire les questions ou euh, vous pouvez euh, juste, Inch'Allah, euh, si vous écrivez une question, juste avant d'écrire votre question, surtout si c'est une longue question, juste écrire « question. ok, juste écrire comme ça « question pour que je puisse savoir qu'il y a une question qui est sur le chemin ou bien si vous voulez parler, donc euh, poser votre question verbalement aussi, c'est aussi possible, juste, euh, juste écrire, juste… Euh, Faire le, il y a une icône ici qui dit lever la main et je vais vous ouvrir le micro, Inch'Allah, je ne vais pas ouvrir les micros pour que, euh, à, à, part pour, à part pour les questions, juste parce que parfois il y a des gens qui oublient de fermer leur micro euh, non. donc s'il y a des questions Inch'Allah Azza wa et en attendant, comme j'ai mentionné on va devoir faire une autre séance Inch'Allah Azza pour finir Avec, pour terminer avec sourate Safat, nous reste l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam, l'histoire de Moussa alayhi salam, l'histoire de Yunus, de Lot alayhi salam, et à la fin ça parle aussi des malaykars alayhi muhsalam. Mais qu'est-ce que les musulmans ils en disent à propos de cela En parlant des pierres sculptées du passé, serait-ce interdit de visiter des sites comme euh, Si si c'est des sites, la question ici, c est si c'est c'est quoi la raison C'est quoi la raison de, de la visite en tant que telle Alors, la première chose, les ulama, ils disent, si c'est un lieu dans lequel ces gens-là, ils habitaient, il y avait des gens qui habitaient, qui ont été détruits par Allah Azza alors la réponse ici, c'est que non. Comme dans les hadiths du prophète, on ne devrait pas accéder aux terres de, des nations qui ont été punis par Allah subhanahu wa taala le lieu exact où ils habitaient on ne devrait pas y entrer comme ça sauf si c'est de passage et comme dans certains hadith wa antum bakuna, en pleurant ou bien en s'efforçant de pleurer ça veut dire pour ne pas être puni par Allah azawajal hatta la yusibanama ma, ma asabahum maintenant si c'est pas des lieux où les Zalimines ils habitaient c'est seulement des musées ou autre chose et que là il y a des pierres et des et des statues ou autre chose, est-ce qu'on peut y accéder La même question ici qui se pose, pourquoi Est-ce que si la personne, elle y part parce qu'elle a une raison bien particulière qu'elle veut étudier, étudier l'histoire de ces gens-là et ainsi de suite, il n'y a pas de mal dans ça, la Harad Inshallah, qu'une pour le simple fun, comme on dit, on ne devrait pas le faire parce que bien sûr, qu'est-ce que ça, ça fait Ça fait en sorte que ça ouvre le cœur, ça naturalise le shirk